Vous aborderez toutes les situations avec optimisme et légèreté. Vous jouerez les gentils et finirez par faire en sorte que la personne que vous aimez épouse quelqu'un d'autre. Votre chance finit. ごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろ